C'est une bébête un petit enfant, tirelant C'est une pironnette. La peste à sa maman, tirelant Le petit enfant, c'est un petit bleu blanc, Un petit potasson C'est mon gorille, c'est mon pourson Mon petit potasson Il saute sur la fenêtre et groume, il gourmet des bus en Parce qu'il voit sur la crête découper les oiseaux, tirelant Le petit enfant, c'est un petit bleu blanc, Un petit potasson Mon gore, c'est pourceau, petit poteau.